De priest, niet Chancelant Mugisha Manan sur la mise en œuvre de bienvenue, chers auditrices auditeurs de radio Sanganiro à sous-journal d'édition de la mi-journée de ce samedi 8 avril 2023. Donc, voici d'abord le sommaire. Le Conseil des ministres a adopté mercredi passé une convention régissant la climatologie dans les pays de l'Afrique de l'Est. Et celle-ci, cette dernière, aidera les pays à partager les données météorologiques. Et prévenir à temps les risques et catastrophes. La coalition Bafashevigé appelle à l'augmentation des subsides pour les élèves à régime d'internat, car les prix des denrées alimentaires ne cessent de grimper sur les marchés. Et le ministre de l'Éducation nationale appelle les directeurs provinciaux de vérifier les chiffres des cas d'abandon scolaire. Et fournis. Ici, ces derniers sont réels, car il s'est déjà avéré qu'il y a eu une province dont les enquêtes ont montré que ces chiffres ont été gonflés. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Une fille âgée de 17 ans, nommée Evrine Iradukunda de la colline Gitaramuka, en commune de Bisoro de la province Mnaroo, a passé cette nuit de vendredi à samedi au cachot de cette commune, selon les informations fournies par l'administrateur de cette commune de Bissoro, Cette fille a enfanté ce vendredi un bébé dans une latrine au marché de Kufizi dans cette même commune et l'a jeté dans cette même latrine. Il précise que l'administrateur Et l'OPJ de cette commune ont collaboré pour que le corps soit tiré de cette fosse. Cette fille a été amenée au centre de santé pour être soignée et a été par après arrêtée et mise au cachot de cette commune de Bissoro pour enquête. Adoption mercredi passé d'une convention portant climatologie au niveau de la Communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Par le Conseil des ministres, selon le porte-parole et secrétaire général du gouvernement, Prosper Nguamié, cette convention permettra à les pays de cette communauté à partager la situation climatique pour que ces derniers puissent éventuellement prévenir les risques et catastrophes. Suivez Prosper Nguamié, porte-parole et secrétaire général du gouvernement. Ce projet a été présenté par le ministre des Affaires de la Communauté Est-Africaine, de la Jeunesse, des sports et de la culture. La mise en place de ce protocole a été approuvée au cours de la 16e session ordinaire des chefs d'État des pays de la communauté est-africaine, tenue le 20 février 2015. Au cours du 17e sommet tenu en mars 2016, les chefs d'État ont invité les pays membres d'accélérer le processus de ratification des protocoles non encore ratifiés. Ce protocole a été signé par le Burundi en 2016. Son objectif est de promouvoir la coopération dans le renforcement des systèmes d'observation, de production et d'échange des données et des informations météorologiques. La coopération des pays membres permettra d'établir des diagnostics climatologiques à l'échelle sous-régionale et d'établir une climatologie de référence pour la sous-région et d'instaurer une veille climatologique régionale. À l'issue des échanges, le projet a été adopté. L'actualité continue sur Isanganero. Maintenant, parlons éducation. Les directeurs provinciaux de l'enseignement sont priés d'aller vérifier si les chiffres des cas d'abandon scolaire fournis sont réels. Appel lancé ce vendredi à Gitega par le ministre de l'Éducation après une réunion avec ses responsables provinciaux de l'Éducation. Et les cadres du ministère après qu'il y ait eu une, enquête, une province dont les enquêtes ont montré que ses effectifs ont été gonflés. François Hafzalimana a également interpellé les directeurs provinciaux de l'enseignement de suivre de près la passation des marchés publics pour les bancs pupitres. Suivez-le dans cette traduction d'Arthur Kavabouche. S'agissant des descentes que nous avons effectuées au mois de janvier, il a été convenu ce qui doit être fait dans l'immédiat. Mais il y a ce qui n'a pas encore été fait malgré les directives qui ont été données. Il s'agit des diplômes, la question des bancs pupitres et des marchés irrelatifs. Nous voulons une solution durable. Il est incompréhensible que... Les communes retournent au trésor public l'argent destiné à l'achat des bancs-pupitres et que les enfants étudient en s'asseyant au sol. C'est une faute envers les enfants et envers le pays. Il y a également certains directeurs qui donnent sciemment des chiffres inexacts, des cas d'abandon, ce qui porte préjudice au pays. Il y a même une province où les enquêtes... Ont montré que ces cas d'abandon sont fictifs. Nous demandons au directeur provincial de l'éducation de cette province que, dans un délai ne dépassant pas une semaine, de prendre une mesure envers. Les directeurs des écoles qui ont commis ce genre de faute, cela servira de leçon aux autres directeurs. Quant aux autres directeurs provinciaux de l'enseignement, nous demandons d'aller vérifier si les chiffres donnés sont exacts car nous savons pourquoi ils le font. C'est parce que pour octroyer les subsides, l'État tient compte des effectifs qu'ils ont. Et pour ne pas être Attrapés par après, ils disent que ces élèves ont abandonné alors qu'ils ne sont jamais venus à l'école. Page éducation, toujours la coalition bafachevi qui plaide pour l'augmentation des subsides pour les élèves à régime d'internat. Le président de cette coalition précise que les responsables de ces écoles s'approvisionnent au marché où s'observe la montée des prix des denrées de première nécessité. Jean-Samandali salue l'initiative du gouvernement où il a majoré 100 francs par élève sur la ration journalière. L'année passée, on l'écoute. Aujourd'hui, au niveau des produits alimentaires, il y a eu des prix qui se sont multipliés, et avec comme conséquence pour nos enfants qui sont dans les écoles à régime internat, ça devient aussi difficile pour les gestionnaires de ces écoles. Oui, on sait que l'année passée, on avait fait un plaidoyer auprès du gouvernement et à travers le ministère et à l'éducation dans ses attributions. On leur montra que les subsides qu'on donne Aux écoles et pour la restauration des élèves internes, ces subsides étaient insuffisants. Et le gouvernement a fait des efforts en augmentant 100 francs par élève et c'était vraiment encourageant. Nous avons remercié le gouvernement pour ses gestes humanitaires. Mais aujourd'hui, nous continuons toujours notre plaidoyer en faveur des enfants en régime d'internat puisque Comme vous le constatez, les produits alimentaires, il y a une montée extra. Alors, même ces élèves sont aussi concernés, puisque leurs responsables s'approvisionnent au même marché que nous. Donc, c'est vraiment un plaidoyer que nous devons faire auprès du gouvernement. Mais aussi, cette question ne peut pas seulement être une question du gouvernement, même si l'éducation doit être prise en charge par le gouvernement. Et je sais que le gouvernement essaie de mettre le paquet dans la mesure du possible. Plus de 20% du budget national est alloué au système éducatif. C'est déjà bon, mais ce budget reste toujours insuffisant. C'était là jean Samandari, président de la coalition bas Fashvig, dans ses propos recueillis par Moïse Misago. Dernier dossier de ce journal plus de 163 ménages de la zone Ruvirizi, en commune Moutimbouzi, dans la province de Bujumbura, se sont fait enregistrer à la commune pour faire de mariages légaux. Cela, c'est après la, les sensibilisations menées par l'administration, selon le chef de zone Roubirizi, Jean-Marie Nahishakiye C'est la satisfaction et demande ceux qui ne se sont pas encore fait enregistrer de le faire très rapidement. On l'écoute. Le changement continue à se manifester parce que lorsque nous avons visité les collines avant, par exemple ici la colline de d'Orobirizi, on a trouvé 40 ménages qui, qui vivent ensemble sans toutefois régulariser, sans passer au service de l'État pour régulariser. Mais maintenant, au mois de février, sur cette même colline, On a trouvé que 45 ménages ont pris la décision de se faire enregistrer au service de l'État pour vivre ensemble, tout en régularisant tout ce qui est nécessaire ou tout ce que l'État appelle à la population ou l'État demande à la population. Même chose que pour la colline de Mouyang, 20 ménages lors de la descente, mais après quelques jours après, 26 ménages ont pris la décision. Toujours de se faire enregistrer. Si la colonne de Nyabunekeri, très récemment, lors de la descente, on a trouvé 27 ménages qui vivaient ensemble irrégulièrement mais vers la fin du mois de mars, 90 ménages ont pris la décision de se faire enregistrer, de vivre ensemble régalement. Donc on peut dire qu'en peu de mots, la situation a beaucoup changé car il y a des manifestations de régularisation toujours de ceux qui vivaient ensemble, illégalement. On demande aussi à la population, donc à la jeunesse, qu'il faut leur ménage, en premier lieu, de ne pas oser, de vivre ensemble, illégalement. Il faut toujours franchir les services de l'État pour vivre ensemble, régulièrement. Pour donner toujours la chance à l'État de les protéger et de donner tout ce qui est nécessaire à ces derniers. Voilà, c'est sur cette page Société que se referme cette édition. Mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, voici le rappel de l'essentiel. Le Conseil des ministres a adopté mercredi passé une convention régissant la climatologie dans les pays de l'Afrique de l'Est.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 Et le ministre de l'Éducation nationale appelle les directeurs provinciaux de l'enseignement de vérifier si les chiffres des cas d'abandon scolaire fournis sont réels, car il s'est déjà avéré qu'il y a eu une province dont les enquêtes ont montré que ces, que ces effectifs ont été gonflés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Chancela Mogesham Wimana pour sa parfaite collaboration technique. à la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikoubanyanga. Dans quelques instants, vous aurez droit à la revue de la presse qui vous sera lue par Francine de Kougaïo et Moïse Misago. Bon après-midi à tous et à tous. Bonjour ou bonsoir, les cultivateurs de riz des marais satisfaits de l'état des champs en Gaudi constate l'agence burundaise de presse. Une fois dans différents marais de la province Gouzi, écrit ABP, l'on est accueilli par la verdure des champs rizicoles à perdre la vue. Ce quotidien précise que dans le marais de à cheval entre la commune de Kiremba, Tangara et Gachikanoa, ce sont des champs bien verts sur plus de 1000 hectares. Le même paysage dans le marais de Kijima, qui sépare les communes d'Ongozi et Gachikanoa sur une étendue de plus de 400 hectares. Les riziculteurs rencontrés par ce confrère dans les deux marais parlent le même langage. Nous sommes vraiment ravis de l'état de nos champs riz rapporte ce journal. Selon toujours ce confrère, le gouverneur de la province Ngozi, Emmanuel Natchonsanze, est catégorique. Un délai d'une semaine est accordé aux risiculteurs encore en retard pour terminer le sarclage. Dans le cas contraire, les marais restent une propriété de l'État. Les champs risicoles non sarclés seront octroyés aux coopératives pour un meilleur entretien. Il exhorte les riziculteurs à finir rapidement le saclage car il est prévu le recensement des propriétaires des champs qui ne sont pas bien fumés pour leur octroyer de l'urée. Souligne Pour la toute première fois, le Burundi abrite depuis ce 3 avril 2023 le tournoi mondial du tennis féminin professionnel, rapporte le journal Iwachu, qui précise que 120 tennis women venus des quatre coins du monde sont attendus à Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Malgré la pression déjà pesante sur elle, écrit son confrère, Sada Nahimana, la seule Burundaise joueuse professionnelle de tennis déjà qualifiée. Et dans le classement de l'Association mondiale et du tennis, espère que le tournoi apportera des changements dans la vie des joueurs de tennis burundais. Selon toujours cet hebdomadaire, ce tournoi de tennis féminin va durer deux semaines et la championne empochera entre 3 et 4 000 dollars. Revue de la presse. Le torchon brille au sein de la commune de et lance Netpress. En effet, rapporte ce journal, cela révèle des bras de fer entre la patronne de cette entité administrative, Espérance Ndaïsaba, saba et les membres du conseil communal sur fond d'accusation de détournement des fonds de cette commune. Ce journal en ligne rapporte qu'au moins cinq personnes sont déjà incarcérées suite à ce malentendu. La patronne de cette commune est introuvable sur ses coordonnées téléphoniques. Quant aux membres du conseil communal, il y en a qui sont entrés en clandestinité pour ne pas s'attirer les foudres, précise ce confrère. Exonération de la taxe ad valorem de 1,5%, une mesure trompe l'œil, titre le journal Burundi Echo. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 30 mars 2023, le ministre ayant les finances dans ses attributions a annoncé que désormais jusqu'à un délai non encore spécifié, L'importation des produits alimentaires tels que le haricot sec, le riz, la farine de manioc et de maïs, le sucre, le manioc, les grains de maïs est exonérée de la taxe ad valorem de 1,5% de la valeur en douane. Selon ce journal qui s'occupe des questions économiques, la taxe ad valorem de 1,5% de la valeur en douane est une taxe destinée au financement des infrastructures publiques qui émane du budget de l'État du Burundi pour l'exercice 2022-2023. Mais jusqu'où peut aller l'impact de cette mesure sur la hausse des prix, tenant compte du fait que l'exonération de cette taxe ne va pas supprimer les autres doigts de douane qui gonflent en grande partie les prix des denrées alimentaires sur le marché Cette exonération ne pourra pas faire grand-chose pour baisser les prix des denrées alimentaires sur le marché. La hausse des prix des denrées alimentaires n'a pas épargné les écoles à régime d'internat de la ville de Guitéga au cours de ce deuxième trimestre, année scolaire 2022-2023, écrit le journal La Voix de l'enseignant. Les écoles, notamment l'école technique secondaire d'art, lycée Guitéga, ex xng École des travaux publics et le lycée Sainte-Thérèse, après les examens, ont donné la permission de rentrer à la maison pour minimiser l'endettement et les consommations. Les économes de ces écoles disent que les subsides octroyés par l'État pour nourrir les élèves internes ne sont pas suffisants. Retenons qu'il s'agit de 900 francs par élève et par jour. Ainsi se referme cette revue hebdomadaire de la presse qui vous a été présentée par Moïse Misago et Francine Ndiokoubgaïo. Très bonne semaine à tous. Au revoir. Revue de Et la, la presse.